Yes. Je sais qu'il y a des gens qui étaient venus célébrer Aujourd'hui notre robin à Air Nini Nous avons dansé avec le frère Maët Nous avons dansé au début avec la soeur Déborah Nous avons aussi dansé avec André Où est-ce que vous êtes Nous sommes en train de tendre la vingt Attendez, c'est une célébration, nous avons dit Il y a des gens qui vont recevoir alors qu'ils dansent Pas d'un français dans les qui Wabibino, wabibino C'est vite ici, c'est vite c'est vite c'est vite Que celui qui a envie de s'approcher s'approche Nous célébrons, nous célébrons kide fide Si tu crois, dis-moi amène. Si tu crois-tu encore amène. Si tu crois-tu amène. Alléluia. Inna cha Hello. <laughs> notre pas de danse, on a dit célébration, moi je crois qu'une femme, un homme qui n'a pas reçu pendant l'adoration peut recevoir pendant la louange, laisse cette maladie ici, il a dit qu'on doit décharger tout ce que nous avons, transpire jusqu'au point que cette maladie quitte ton corps, cette situation difficile doit rester ici.